Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, on va à nouveau parler de trois films. Enfin, on avait parlé de trois choses, à savoir la compétition court et de long métrage. Là, ce sera trois long s métrages. Et on commence tout de suite avec Kizaptama de Mike Doléon. Si dit tu qu'il n'as n'y n'y n'y n'y n'y n'y pas a pas, Lorsque Mila apprend à son père qu'elle est amoureuse de Noël et enceinte de lui, le redoutable patriarche ne compte pas desserrer son emprise sur elle. Même marié, e il tente de lui imposer de rester dans le foyer familial jusqu'à l'enfer. Alors, c'est、euh, un film. Je l'ai lu après, après coup dans le programme, mais qui est inspiré d'un fait divers, ce qui le rend encore plus terrifiant.、Voilà. Euh, parce que c'est un film euh, qui euh, est caractérisé comme un film d'horreur, en tout cas dans le programme, il y a marqué film d'horreur. Euh, mais qui n'est pas de l'horreur dans le sens、euh, qui va vous faire peur. Pour moi, c'est un film d'horreur dans le sens où Irréversible, par exemple, peut être un film d'horreur. C'est-à-dire que c'est un film plutôt éprouvant à regarder en raison des événements qui s'y trouvent. L'horreur,、voilà, pour moi, réside dans ça. Et après tout,、euh, quoi, de, quoi de pire que l'horreur de la réalité、voilà. euh, C'est vrai qu'on peut regarder plein de films avec des, je sais pas, des histoires de possession ou des choses comme ça.、Euh, c'est vrai que ce qui sera plus terrifiant, c'est toujours la réalité parce que c'est quelque chose. Où on se dit qu'on peut vraiment le vivre.、Euh, c'est vrai que quand c'est des trucs surnaturels, bon, certains y croient, certains y croient pas. Là, en tout cas, c'est quelque chose qu'on est sûr de potentiellement pouvoir vivre. Donc, effectivement, il y a un côté terrifiant là-dedans. Et c'est vrai que m c d o n a l d n dans ce film, arrive bien à capter ça, je trouve. C'est vrai qu'au début, on est vraiment sur.、Euh, je e sais même pas si au début on peut parler de drame.、Voilà. C'est un drame pour le père, ça c'est sûr.、Euh, voilà, parce que le père,、euh, le père est contraint.、Euh, À voir sa fille partir alors qu'il n'en a pas du tout envie, sauf que au début, on... il a des réactions un peu bizarres, mais ça va, c'est correct.、Et、en t e fait, petit à petit,、euh, ça va vraiment partir dans quelque chose d'assez terrifiant. En fait, voilà où le père va vraiment、euh, resserrer son emprise. Et ce qui m'a d'abord marqué, c'est ce caractère un peu bipolaire du père.、Euh, voilà, on dirait qu'il a deux personnalités en particulier. Il、euh, y a、euh, surtout une opposition entre le jour et la nuit, enfin,、euh, voilà. C'est pas un jeu de mots, mais voilà.、Euh, la journée, il est assez calme. Il est.、Euh... Ouais, vas-y, rentre. Tu veux voir Mila Mais vas-y, y'a pas de soucis. Vous êtes marié s maintenant. Fais comme chez toi ici. Et la nuit,、euh, hyper silencieux, hyper,、euh, hyper autoritaire, hyper.、Euh... Possessif, c'est à dire que si jamais Noël l'appelle la nuit, il est à côté du téléphone et il ne répond enfin, lui ne répond pas et il fait en sorte que personne ne réponde. Il est à côté du téléphone et il est là pour terrifier sa fille pour pas qu'elle aille, qu aille répondre. Et ce qui est aussi, aussi tragique et ce qui voilà pour moi la fin a quand même de l'ordre de la tragédie et ce qui, ce qui voilà, amène à ça, c'est notamment le fait que. Mila veut toujours s'en aller、euh, de sa maison. Elle le fait toujours, elle s'enfuit à chaque fois. Sauf qu'à chaque fois, elle revient. v、voilà. o Inlassablement, l à i elle revient et elle, voilà, pour s'enfuir. Sauf qu'au bout d'un moment, on se doute qu'elle ne va pas forcément réussir à requitter la maison. Et donc, ouais, en ça, la mise en scène est assez puissante、euh, pour justement nous faire re ressentir cet enfermement.、Euh, la maison est tellement. Tellement filmé en fait, qu'on qu a l'impression de la connaître par coeur, on arrive parfaitement à la visualiser, on sait exactement comment elle est, où sont les différentes pièces, etc. C'est assez impressionnant. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant.、Euh La manière dont est filmée cette maison, la claustrophobie qui s'en dégage, je ne suis absolument pas claustrophobe. Mais là, pour le coup, ça arrive vraiment à nous faire ressentir l'enfermement de ces personnages. Et c'est en partie pour ça, notamment, que j'ai trouvé la mise en scène assez puissante. Euh, maintenant, euh, avant de parler des, des personnages, parce que je trouve que c'est intéressant d'en de, parler, en particulier le père,、euh, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs voilà, qui ne m'ont pas fait non plus. Beaucoup sortir du film, mais qui sont quand même présentes, donc euh, voilà, euh, à, à signaler tout simplement. Euh, mais、euh, c'est、voilà, euh, assez mineur par rapport au reste du film.、Euh, donc, ouais il y a ce personnage du père qui、euh, représente vraiment ce, cette notion de patriarcat.、Euh, le père est ultra possessif, ultra euh, manipulateur. Euh, voilà, il vient en faire croire que、euh, sa, sa mère est malade pour、euh, faire revenir Mila chez elle. Il y a Bien évidemment, ce côté mal alpha où il se pense supérieur à Noël, où bon, bah, voilà, c'est lui qui contrôle tout, il va avoir un contrôle sur tout et à, à tout moment.、Euh, et puis, il y a des révélations qu'on apprend plus tard dans le film, que je vais pas forcément spoil,、euh, mais qui、euh, en plus d'être,、euh, même si bon, globalement ça va ensemble, mais qui en plus est une représentation du patriarcat, est une représentation de la, mascu la masculinité toxique. Pardon,、euh, c'est vraiment、euh, c'est Pour essayer de ne pas forcément spoil, e r mais c'est vraiment ce,、euh, ouais, ce, ce, cet aspect、euh, de, de l'homme qui,、euh, justement, parce qu'il a sta ce statut-là,、euh, se croit tout permis et,、euh, et il、voilà, fait des choses horribles. Et il、euh, y, y a des scènes.、Euh, Il y en a une qui se passe hors champ, mais qui,、euh, enfin, où on comprend parfaitement, puisque aussi、euh, c'est évoqué par、euh, le personnage de Mila un peu plus tôt.、Euh, et on a aussi bah, la scène de fin où, voilà, il se passe des choses horribles. Ça, pour le coup, ça se fait,、euh, ça se fait totalement dans le champ. Donc,、euh, c'est vrai que, voilà, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, hormis sa mise en scène et,、euh, et voilà, le fait qu'on arrivait bien à ressentir l'enfermement, c'est bien évidemment le propos, c'est bien évidemment ce, ce message, ce, ce que ça dit sur le patriarcat,、euh, ce que ça dit sur. Ouais, justement, le fait d'être dans une société où là, pour le coup, le père se croit tout permis.、Euh, voilà, sa fille lui dit Mais t'as aucun droit sur moi, etc. Machin,、euh, je suis marié, mais pour lui.、Euh, après, voilà, est-ce que ça, il y, y a des débats Est-ce que se marier, c'est échapper au patriarcat Parce que techniquement, Euh, ça dépend de la personne. voilà、euh, Des fois, on passe juste de l'emprise d'un homme à un autre et c'est assez, assez triste.、Euh, là, pour le coup, Noël, c'est plutôt quelqu'un de bien. Voilà, il n'a pas forcément、euh, i l'air pas a l d'être、euh, hyper, euh, hyper possessif,、euh, rigide et manipulateur comme son père. Donc, pour le coup, là, en un sens, son mariage, c'était、ouais, un, un échappatoire pour elle. Mais il y a ce truc de justement, où elle revient la, inlassablement pardon, dans cette maison. Et je pense que c'est assez fort、euh, comme message de euh, euh, le, le patriarcat. On sait que c'est、euh, mauvais. On sait que ce n'est、euh, que, euh, voilà, que pas quelque chose de bien. Mais pourtant,、euh, on le fait revenir inlassablement dans nos vies、euh, sans, sans forcément vouloir s'en débarrasser. Après, ça, c'est des vrais débats sociétaux. Est-ce que la société est prête pour ça Moi, je ne pense pas. Est-ce qu'elle devrait l'être Oui, mais c'est voilà après, c'est d'autres、euh, débats sociétaux.、Euh, mais oui, c'est vrai que cette manière de voilà de placer l'homme et notamment le, le père au centre de tout,、euh, c'est vraiment、euh, c'est quelque chose de révolu qu'il qu o q u i faut faire disparaître. Et、euh, et puis voilà, ça, ça permettrait d'éviter pas mal de catastrophes parce que de cette manière-là, si on éduque、euh, les garçons dans un quelque chose d'une idée de respect,、euh, de, de, voilà, de bienveillance envers l'autre,、euh, ça va beaucoup mieux passer que si on leur dit Bon, bah, toi, plus tard, tu tu d e v r a i s être chef de famille,、euh, on doit reposer sur toi, etc. Enfin, c est, c est... En fait, ça, ça fait que il、euh, y a pas mal de personnes à cause de ça qui se pensent tout permis et qui commettent des actes horribles. Alors, c'est pas une excuse,、euh, je pardonne absolument pas tous les actes du père dans le film.、Euh, j'ai trouvé cette emprise horrible, vraiment. Je suis sorti de la salle,、euh, j'étais avec deux autres personnes que je salue d'ailleurs,、euh, et en sortant de la salle, j'ai vraiment fait. Ouais, bah c'était très joyeux comme film, vraiment, j'étais.、Euh... J'avais le moral, mais qui, était,、euh, qui est descendu, mais très très bas, vraiment. Ça m'a sapé le moral. Donc, ouais, c'est pas à prendre à la légère, k i z a p Tama. C'est un bon film, mais c'est pas à prendre à la légère, très clairement.、Euh, voilà, c'était.、Euh, ouais, donc voilà, je, je cautionne absolument pas tous les actes、euh, que le père commet dans le film. Par contre,、euh, waouh, c'est vrai que ce que ça dit sur le, le patriarcat et sur voilà, l'emprise que.、Euh, Que ça peut avoir, notamment pour moi, c'est métaphorique. Bien sûr qu'il y a ce cas spécifique au centre、euh, d'une famille, mais c'est aussi、euh, voilà, métaphorique à l'échelle de la société, tout simplement.、Euh, voilà Ce patriarcat-là qui est présent, qu'on connaît bien. Euh, donc,、euh, c'est. pas forcément juste le cas de、euh, Mila et de son père, mais enfin、euh, son père、euh, c'est la société et enfin、euh, son père, pardon, c'est patriarcat et Mila c'est la société. Pour moi, je le vois plus comme ça. Voilà, c'est il y a évidemment le fait d'adapter un fait divers, c'est fort parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Donc,、euh, forcément, vu ce qui se passe dans le film, c'est très très fort,、euh, mais aussi justement, ça permet de le raccrocher à la réalité et de parler de quelque chose de De très concret, pardon, de très tangible. Parce que bien évidemment, on ne fait pas un film comme ça, un film où il se passe ce qui se passe à l'écran, pour juste adapter un fait divers. Il y a forcément une volonté de montrer quelque chose derrière. Et pour moi, justement,、euh, ce, ce, voilà, pour moi tout est fait pour qu'on ressente justement cette oppression、euh, patriarcale. Donc, ouais, c'est un film qui parle de ça. C'est un film qui parle du, du patriarcat, qui e s t vraiment pas évident、euh, à regarder.、Euh, parce que ça va être un film qui va parler de toxicité. Euh, donc, euh, si vous avez du mal avec ces sujets, C'est Vrai que ça peut être très très compliqué à voir, mais、euh, voilà, c'est un film qui est quand même très intelligent、euh, qui arrive bien à nous faire ressentir ce qu'il veut dans sa mise en scène. Et,、euh, et voilà, tout simplement, un film que j'ai vraiment vraiment aimé malgré ses quelques longueurs et que je vous conseille.、Euh, alors, il me semble, je veux pas dire de bêtises, je vais vérifier ça, mais il me semble que c'est、euh, la filmographie de m c d e Leon、euh, a été restaurée récemment par Carlotta, euh, mais euh, Il me semble qu'elle n'était pas sortie、euh, en France, en fait. Voilà, que c'est la première fois que c'est montré en France.、Euh, donc, c'est plutôt fort,、euh, quand même, de, de voir ça.、Euh, alors, peut-être que si, je ne sais pas. Je vais essayer de vérifier ça dans le programme. Mais c'est plutôt fort, en tout cas, dans tous les cas, si on est les premiers,、euh, premières françaises. C'est sa première française. Donc, ouais, on, est les, on a été les premières personnes en France à, à découvrir ça. Et、euh, c'est, pour le coup, quelque chose d'assez intelligent.、Euh, il faudra que je parle du Philippin aussi, parce que c'est un film philippin. Je trouve ça très, très rigolo.、Euh, mais ouais, c'est quelque chose de, de très puissant. De, voilà, déjà, d'être les premiers à découvrir ça en France. Et puis surtout, de voir à quel point bah, ça. Enfin voilà, le patriarcat est toujours de mise alors que c'est un film qui date de 40 ans, donc ouais, forcément, c'est voilà. C'était une séance. Si je devais décrire un mot, c'était puissant, vraiment. Et oui, donc parlons aussi vite fait. C'est à part hein, en soi, c'est pas une critique du film, mais、euh, le fait que ce soit en philippin, j'ai trouvé ça,、euh, je sais pas, parce qu'en fait, le philippin, c'est une langue plutôt étrange. Il y a des brides d'anglais, des brides d'espagnol,、euh, donc ouais, je sais pas. J'ai c'est un peu、euh, le philippin et.、Euh... C'est une langue particulière, voilà. C'est un mix entre pas mal de trucs. Et donc,、euh, des fois, je, je comprenais de l'espagnol, des fois de l'anglais, des fois de. Je, voilà, c'est une langue qui est plutôt spéciale. Mais、euh, je crois que c'est le premier film que je voyais en philippin. Donc,、euh, voilà, ça se trouve, la langue ne s'appelle pas du tout le philippin et je dis n'importe quoi. Mais dans tous les cas, ouais, c'était、euh, voilà, une, une vraie expérience ce film. Et、euh, je suis pas mécontent d'y être allé, même si ça m'a pas mal miné le moral.、Euh... Je ne vais pas le cacher. Allez, maintenant, on va repasser dans la compétition, puisque j'ai vu deux films, tout simplement, de cette compétition. Et on va commencer par We Might as Well Be Dead de Natalia Sinelnikova. 2. m e n Sie s d o e i n f a e s s b n n e m a e r s u c h t hier a l was zu u n t e r s t e e Anna travaille comme agente de sécurité dans une tour à l'orée d'une forêt. Chacun veut rejoindre cette communauté protégée à l'extérieur qui semble être la dernière trace de notre civilisation. Mais la disparition du chien du gardien va mettre en péril cet équilibre déjà bien fragile. Alors, c'est un premier film. Il y avait la réalisatrice, le, scénar... le co-scénariste et、euh, le producteur. C'est un premier film, voilà, euh, qui. Euh, on, va le... on va y aller tout de suite.、Euh, montre bien quand même une. Bonne maîtrise, une vraie maîtrise dans, dans ce qui est fait,、euh, tout simplement,、euh, notamment en termes de réalisation,、euh, en termes d'esthétique, en termes de découpage technique.、Euh, il y a des plans très intéressants.、Euh, voilà, c'est un peu comme je disais、euh, avec le film précédent、euh, il y a cette espèce d'enfermement. De,、euh, Donc là, c'est、bon, un enfermement plus grand quand même, parce que、euh, c'est quasiment un huis clos en fait. Voilà. Euh, c'est vraiment quasiment un huis clos,、euh, mais ouais, c'est donc cette communauté assez spéciale、euh, qui voilà、euh, où il faut ne pas avoir d'action、euh, immorale, ne pas d avoir d'action inconsciente ou、euh, asociale. Voilà, donc il y a vraiment ces règles super strictes euh, pour euh, voilà pour、euh, tout simplement rentrer et rester dans cette communauté. Et、euh, il y a un truc qu'il faut que je dise quand même parce que c'est important、euh, sur les conditions de visionnage c'est un film donc,、euh, dont la VO est. a l l Et qu'on a découvert avec des sous-titres anglais. Alors j'ai de la chance de me débrouiller en anglais,、euh, mais je ne parle pas un mot d'allemand. Donc en tout cas, ça a un inconvénient c'est que les gens qui ne connaissent pas les, les deux langues、euh, bah, vont être très perdus et vont pas forcément pouvoir sur, suivre le film. Par contre, à l'inverse, si vous notamment. Parler anglais et que vous lisez les sous-titres,、euh, ce qui est mon cas, vu que je parle pas un mot d'allemand, c'est super pratique parce que ça permet notamment de mieux se concentrer. Voilà, ça nécessite en fait une attention, vu que ce s t pas forcément naturel pour moi de lire de l'anglais, même si je comprends,、euh, ça nécessite quand même une attention plus, plus prononcée, plus pointue.、Euh, et donc, ce qui fait qu'on est bien plus concentré sur le film parce que c'est vrai que des fois, quand je v o i s des films en VF ou sous-titrés français, j'ai des gros moments d'égarement où des fois je pars dans ma tête, je me fais des films, etc.、Euh, là, c'est vrai que ça pousse bien à Être plutôt dans le film, plutôt concentré sur ce qu'on voit, donc ça c'est vrai que c'était pas mal. Après,、euh, le défaut que je pourrais reprocher à ça, c'était qu'il y avait des, des sous-titres qui étaient assez longs et qui restaient pas forcément longtemps à l'écran,、euh, donc、euh, c'était plutôt compliqué、euh, sur cela, mais dans l'ensemble ça allait.、Euh, maintenant, oui,、euh, je trouve qu'il y a ce. Comme c'est dit dans le synopsis, c'est、euh, une vraie société à elle-même. en fait. C'est-à-dire que c'est un endroit où、euh, chacun, non seulement, est accepté ou non pour son e s c m p é t e comportement, e s mais p u r son o c notamment,、euh, mais aussi chacun est accepté ou non pour son métier. v o Il à il y a de tout en fait, dedans. Il、euh, y a des, des, des cuisiniers,、euh, voilà, la gardienne, elle est.、Euh, Enfin,、euh, Anna n'est pas gardienne, elle est, elle est sur la sécurité. Il、euh, y a un gardien, enfin voilà, c'est une mini-société en fait, où il y a forcément les, les rôles essentiels. Il、euh, y a une. Enfin, tout ce qui touche autour de l'enfance,、euh, notamment un développement autour des arts, il、euh, y a des chorales, des. des Je sais plus, c'est une troupe de danse irlandaise, quelque chose comme ça. Enfin voilà, il y a à peu près tout ce qu'il faut dans ce film.、Euh, enfin, dans cette,、euh, pardon, dans cette société. J'ai l'habitude de dire film par défaut, et ça, ça me, ça me fait défaut, justement, sur les podcasts. Et c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais des phrases que j'avais vraiment l'habitude de dire et que je sortais un peu à chaque fois, et ça m'énerve. Mais oui, dans cette,、euh, il, y a, il y a de tout, en fait, dans cette mini-société. Tout nous plonge dans, justement, cette, cette ambiance de société.、Euh, et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est de. Voir l'écroulement justement de cette société à partir de rien du tout. Euh, notamment, euh, je crois que je l'ai lu, il、euh, y a ce, cette histoire de chien qui disparaît、euh, et il y a notamment la fille de a n n a donc、euh, du personnage principal,、euh, qui d'ailleurs、euh, est s u r Tous les plans, quasiment、euh, vraiment du film, peut-être à part au début,、euh, mais sinon elle est quasiment sur tous les plans. C'est assez impressionnant à quel point、euh, elle est vraiment mise au centre,、euh, et à quel point on a son point de vue à elle.、Euh, ça, c'est aussi、euh, un parti pris qui est très intéressant、euh, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas forcément comme les autres où on comprend que les autres、euh, locataires, ou、euh, je sais pas si c'est des locataires, mais bref, sont un peu plus aisés、euh, financièrement qu'elle et qu'elle qu est pas mal prise de haut. Donc、euh, voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant、euh, d'avoir son point de vue. À elle,、euh, mais donc euh, oui, euh, elle est quasiment s u r tous les plans. Et sa fille、euh, en fait a quelque chose,、euh, elle a des visions, elle dit avoir l'œil du diable en fait.、Euh, voilà, donc elle voit des choses horribles et elle pense que ça va se réaliser. Et notamment, elle a vu、euh, bah, la mort de ce chien et du coup,、euh, elle est convaincue,、euh, c'est ça qui la convainc en fait, qu'elle、euh, est possédée, etc. Et donc,、euh, bah, justement, ouais la, la, la mort du chien, c'est quelque chose qui. Entoure、euh, tout le film, à un moment、euh, il le retrouve, sauf qu'on n'est pas vraiment sûr que c'est lui, et au final on n'a jamais la réponse.、Euh, si on se concentre sur Anna,、euh, voilà, il y a une réponse qui、euh, a l'air plus rationnelle, ou enfin je sais pas, parce que c'est vrai qu'elle a pas l'air super rationnelle dans cette scène,、euh, mais si v、voilà, on i l à o se concentre sur Anna, on a une réponse. Si on écoute les locataires, il y a autre chose, donc on n'a pas vraiment de réponse définitive à est-ce que c'était bien de chien ou pas. C'est une intrigue qui, qui persiste tout le long du film, voilà, qui est importante, qui voilà qui globalement.、Euh, Euh, c'est de là que, que tout part, en fait. Voilà, c'est le, le petit élément déclencheur du film. Et en fait, il y a cet enjeu-là avec sa fille, parce que sa fille,、euh, comme elle a vu ça, elle est convaincue que, enfin,、euh, comme je vous ai dit,、voilà, qu'elle est possédée. Et sa mère lui fait Mais si je te ramène le chien, tu sortiras de la salle de bain, quoi. Voilà, t'arrêteras de t'enfermer et de penser que si tu sors, on va être tous condamnés. Et donc, c'est très intéressant de voir à quel point. Un petit événement peut provoquer、euh, une dégringolade euh, totale. Euh, voilà, moi je vois surtout le film et、euh, l'intérêt pour moi du film, là où je l'ai trouvé plutôt intéressant à regarder, c'est、euh, pour moi une critique assez évidente、euh, de. La bourgeoisie, voilà, il y a vraiment une peur de l'étranger, de s i vient de l'extérieur, donc、euh, ce qui est, est littéralement la xénophobie.、Euh, il y a, comme je l'ai dit, ce,、euh, voilà, ce petit mépris envers Anna parce qu'elle n'est pas comme les autres locataires, etc. Et、euh, on a également.、Euh, La fin qui est assez,、euh, assez révélatrice.、Euh, s sans...、bon, Après, n s a bon je vais spoil du coup、euh, sans, sans forcément dire exactement ce qui se passe, mais vu ce que je vous ai dit avant, vous allez comprendre.、Euh, mais oui, il y a cette fin donc euh, qui euh, euh, voilà en fait en、euh, montre que dans un système social,、euh, peu importe ce qui se passe, voilà s'il y a un effondrement, etc., c'est toujours les plus faibles qui prendront. Et,、euh, et donc voilà, c'est assez, assez terrible. Alors qu'elle、euh, e est. v r a i m e n t elle n'est pas irréprochable. Il y a un truc qui a fait de mal, vraiment un truc, et encore, bon, c'est pas un truc de malade,、euh, mais donc, ouais, sinon, elle est ultra dédiée à la communauté. Elle essaye de faire son travail,、euh, de retrouver le chien, d'assurer、voilà, la sécurité, de rassurer les gens. Vous inquiétez pas, vous pouvez sortir, il n'y a rien,、euh, c'est sans risque et tout. Et au final, elle finit toujours par,、euh, par se manger un retour de bâton qu'elle ne mérite pas du tout.、Euh, donc, c'est、euh, assez cruel pour, pour elle,、euh, voilà, surtout, surtout la fin.、Puis En fait, il y a aussi une vision d'extérieur qui.、Euh, voilà, où en gros, quand ils sortent, bah, ils, ils prennent des, une hache, des, des trucs, enfin, pour se défendre, en fait, comme si à l'extérieur, c'était、euh, un peu la jungle, et que c'était, comme dit dans le Synopsis, le dernier refuge contre、euh, Euh, voilà, contre les, les, les méchants, entre guillemets, de l'extérieur, etc. Le, le dernier endroit civilisé par rapport à la sauvagerie du monde extérieur, alors qu'en fait,、euh, c'est une pseudo-société qui est absolument aussi bidon,、euh, qui est aussi fragile que.、Euh, voilà, je sais pas, mais. Qui, qui, qui en réalité est très fragile, et、euh, c'est pour ça qu'un tout petit événement、euh, en entraîne、euh, une autre. Et、euh, voilà, je disais qu'il y avait cette, cette critique sociale moi, qui m'avait intéressé dans le film. S'il y avait un autre truc qui m'a intéressé dans le film, c'est、euh, cette espèce d'effet papillon euh, qui, euh, comment dire,、euh, qui va amener un sentiment ouais, de paranoïa un peu collective,、euh, d'une peur à partir de rien du tout, enfin,、euh, à partir d'un petit truc. Euh, voilà qui va amener beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude de, de la part de ces villageois.、Euh, voilà, et c'est une peur qui, dans le fond, est irrationnelle, et ça, c'est vrai que、euh, moi, ça me. Euh, voilà euh, un peu ce, ce, ce truc parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes d'anxiété,、euh, quelqu'un qui、euh, est vraiment、euh, bas hypocondriac sur les bords,、euh, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ouais, ce truc de、euh, dès qu'il se passe un petit truc, me dire oh putain, là ça y est, il va il v arriver a un truc, il va se passer quelque chose. Cette peur irrationnelle à partir de, de rien du tout, c'est quelque chose que je connais très bien. Donc, forcément,、euh, je comprends totalement. Euh, cet effondrement, parce que je le vis un peu en moi aussi, voilà, dès qu'il y a un.、Euh, voilà, ça part en, en angoisse, etc. Je, je, je comprends totalement.、Euh, mais il y a ce truc qui est plus intelligent que ça et qui.、Euh Voilà, dresse cette, cette critique sociale.、Euh, maintenant, si je devais、euh, relever un point négatif du film,、euh, c'est que je suis resté un peu sur ma f a i m C'est que、euh, tout, est, euh, tout est très bien,、euh, les décors, le bâtiment est très bien filmé. Il、euh, y a un truc qui est plutôt intéressant, enfin, en tout cas, j'ai cru remarquer ça c'est que euh, plus euh, moins il y a de monde dans l'établissement, plus il est filmé、euh, de manière large. Euh, donc, euh, voilà, pour bien mettre,、euh, mettre voilà, insister,、euh, mettre un point d'honneur sur ce vide.、Euh, Et donc, ouais, ça aussi, c'est très intéressant, justement, de voilà, cette manière de faire ressortir la panique, justement, pas en montrant les gens p a n i q u é s mais en ne les montrant pas. Voilà, ça, c'est plutôt efficace.、Euh, et en, en insistant, en fait, sur la, la grandeur des lieux, les lieux paraissent beaucoup plus grands, en fait, vu qu'il n'y a plus personne, ça paraît beaucoup, beaucoup plus grand.、Euh, voilà, tout simplement.、Euh, ça, c'était assez bien trouvé. Et、euh, oui, ce que je veux dire, c'est que je suis resté un peu sur ma faim, parce que. Euh, c'est vrai que c'est un film qui est très sage,、voilà. euh, qui est très sage, qui est très appliqué dans sa réalisation, qui est très appliqué dans son scénario, qui est très appliqué dans son propos, qui est très appliqué dans son esthétique, dans ses décors, dans ses costumes.、Euh, voilà. Mais、euh, j'avoue que, avec cette intrigue-là,、euh, ça aurait pu aller. Loin, voilà. Ça aurait pu, je pense, offrir des choses un peu plus,、euh, un peu plus poussées, mais n'empêche, voilà que ça reste avant tout un très bon film,、euh, un très bon premier film avec justement peut-être les défauts d'un premier film où il y a cette volonté de vouloir. v r a i m e n t absolument bien faire,、euh, mais en soi,、euh, voilà, c'est、euh, ça. Reste un, un, un film que je conseille.、Euh, je sais pas du tout s'il si,、euh, va avoir une sortie en France. Alors,、euh, en général,、euh, si les sous-titres sont en anglais, c'est qu'il n'y a pas de distributeur、euh, français. Euh, voilà, donc je vais quand même aller vérifier sur le ciné. Non, pas de, pas de sortie prévue. Et est-ce qu'un i l y a un distributeur? Pas du tout. Voilà. c En s t e général, c'est ça. L'année dernière, on a vu、euh, Sweetie ou on believe it,、euh, n'avait pas、euh, qui n'avait pas le, le. Comment dire De, de sous-titres français non plus, voilà, et qui n'a pas de distributeur et qui s'est fait racheter par Shadows ensuite.、Euh, D'ailleurs, voyez-le, c'est très bien.、Euh, et voilà, donc、euh, oui, donc、euh, il n'a pas de distributeur, mais si jamais,、euh, justement, il peut être acheté,、euh, moi je le verrais bien sur Shadows, hein, ça par exemple, ça pourrait pas mal fonctionner, mais voilà, si jamais il est acheté par Shadows ou quoi, ou、euh, qu'un distributeur tente le coup, bah, allez le voir, parce que ça reste une très bonne première œuvre. Et voilà, ce serait intéressant de voir ce que fait la réalisatrice après ça. Allez, on va maintenant passer au dernier film que j'ai vu hier, à savoir. Alors, j'ai le nom, mais je n'ai pas le nom du réalisateur. Spirit Walker de Yoon j a e k o u n peu n Alors, avant de vous lire le synopsis, je tiens à m'excuser pour、euh, tous les coréens, voilà, parce que je ne sais pas forcément prononcer les noms coréens. Donc voilà, je tiens à m'excuser.、Euh, condamné à changer de corps toutes les 12 heures, Kang Hayan、euh, recherche les traces de son moi originel alors que tout le monde tente de le tuer, quelle que soit son enveloppe cor corporelle.、Pardon. Alors,、euh, c'est un film, vraiment, je ne vais pas vous mentir, j'ai vu le début, j'ai fait wow, parce que la scène d'intro claque pas mal la gueule. Le premier changement,、euh, voilà, le premier changement est assez dingue.、Euh, et j'ai fait, fait Ouf, wow, putain, g e n r r a i m e n t j'ai écarté les yeux, je me suis dit putain, on va passer un bon moment. Maintenant, il n'y a que、euh, donc, le, le principe du, du changement de corps,、euh, où la mise en scène est,、euh, est Incroyable, il n'y en a que deux. Tout le reste des changements de corps、euh, sont faits de manière beaucoup plus classique et plutôt、euh, décevante. Enfin, il y en a un qui est pas mal, mais sinon, le reste est plutôt décevant. Euh, et euh, sur le papier, est, le synopsis, c'est génial. Sur le papier, le synopsis, c'est super.、Euh, et voilà, c'est un film que j'ai envie de voir. Quand on m'en me, parle comme ça, c'est un film que j'ai très envie de voir. Euh, maintenant,、euh, j'ai passé un bon moment. Voilà, ça, je ne vais pas,、euh, je vais pas voilà, euh, cracher dessus. Euh, N'empêche que je peux passer des bons moments devant des mauvais films.、Euh, là, je ne dis pas forcément qu'il est mauvais, je dis juste qu'il est moyen. Parce que, autant、euh, je vais vous parler d'abord de ce que j'ai aimé,、euh, c'est-à-dire la mise en scène. La mise en scène, je la trouve absolument canon.、Euh, là, pour le coup, je ne suis pas resté sur ma f a i m Voilà, la mise en scène est super généreuse.、Euh, C'est un peu comme dans、euh, The Roundup, mais.、Euh, Enfin, c'est pas la même manière de mettre en scène, mais、euh, ce que je vais dire est un peu comme The Roundup,、euh, où c'est genre、euh, o、ouais, un a i s u truc hyper généreux, un truc qui envoie mort, qui est voilà, justement assez, assez généreux,、euh, où il y, y a des effets vraiment très impressionnants. Donc, je parle des, des transitions,、euh, des changements de corps, euh, comment. Euh Comment j'entends je, je, ça en fait、euh, C'est littéralement le personnage qui est assis à un endroit et en fait autour de lui tout va se mettre à, à se modifier, à disparaître et à être remplacé par、euh, l'environnement de, de l'autre corps dans lequel il est.、Voilà. Euh, donc ça, ça arrive deux fois. Il、euh, y en a une qui est plutôt correcte,、euh, voilà, mais sinon ça s'arrive que deux fois. Et quelque chose qui m'a plutôt marqué, c'est les, les scènes de combat, pardon, avec des chorégraphies où, voilà, comme, comme dans The Roundup, de manière générale, comme dans les, les films coréens, on sent que niveau chorégraphie de combat, ils savent ce qu'ils font. Il、euh, y a du, des, des bruitages absolument fous, <rire> comme The Roundup d'ailleurs. o u a i s en fait, les Coréens, c'est vrai que、euh, je ne suis pas spécialiste de cinéma coréen, mais je me rends compte、euh, pas mal avec cet étrange. C'est que dans les scènes de combat, ils sont un peu jusqu'au boutiste, ils sont un peu dans le、euh, super démonstratif, dans le, le truc de euh, allons, euh, allons vraiment、euh, mettre beaucoup d'impact、euh, dans le son, dans les combats, etc. Mais là, ouais, il y a des, des scènes de combat tournées aussi en plan séquence avec des, des cascades impressionnantes. Euh, donc, euh, ouais, pour le coup, je. J'ai vraiment pas boudé mon plaisir, en tout cas, j'ai pas du tout passé un mauvais moment,、euh, notamment la fin. Je trouve le, le, la fin super en termes, voilà, le, le combat de la fin est incroyable.、Euh, ce truc aussi de,、euh, du changement de corps qui est bien mis en scène,、euh, aussi dans le sens où en, change, en changeant dans le corps, il acquiert de nouvelles capacités physiques.、Euh, donc, il, voilà, se souvenait pas avoir parce que le personnage est amnésique,、euh, il se souvient pas de qui il est, mais donc, ouais, il acquiert les, les capacités physiques de, de ses corps, ce qui est normal, et donc、euh, il a certains réflexes, certains. Truc voilà,、euh, donc ça j'ai trouvé ça super intéressant aussi,、euh, et c'est bien e x p r i m e r dans la mise en scène hein,、euh, tout simplement. Maintenant,、euh, si je trouve cette, cette mise en scène、euh, géniale, pour moi, le reste、euh, ça touche presque au nanar. Voilà,、euh, je vais pas vous mentir,、euh, je vais、euh, spoiler par contre. Donc、euh, là, pour le coup, euh, voilà, euh, mais en gros. Allez, je vais essayer de le faire sans spoil. En gros, au milieu du film, il y a un petit truc euh, qui, euh, en gros, c'est、euh, la raison de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu changes de corps à corps. Et en fait, quand ça, ça a été révélé, c'est un espèce de flashback qui est bien mis en scène.、Hein. Le flashback est super bien mis en scène, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce qui est révélé dans le flashback. J'ai l'impression de voir Lucie de Luc Besson. J'ai l'impression que c'est un truc aussi débile que Lucie de Luc Besson. Et、euh, forcément, je n'ai pas été super.、Euh, pff, ouais, voilà, pas tip-top, quoi.、Euh, pour le coup,、euh, je n'aime pas du tout Lucie.、Euh, je trouve que c'est un film qui est très bête. Et là, encore une fois, je trouve que ça, ça aurait pu faire beaucoup mieux, en fait, comme, comme、euh, raison scénaristique, en fait, ce. ce voilà. Ce, À ce, pass ce passage-là, au passage de la révélation,、euh, je, je, vraiment, je, je me désolidarise un peu et c'est ça qui me fait aussi un peu perdre, un peu perdre ce que j'avais avant. Mais ouais, ça me fait、euh, entre, gui entre guillemets、euh, me désolidariser de ce que j'ai vu avant,、euh, même si je passe un très bon moment et que je ne le renie pas. Mais、euh, voilà, en tous les cas, ça, me, ça fait que je suis un, un peu sur ma faute. Enfin, pas sur ma fin, mais un peu déçu en fait. Voilà,、euh, tout simplement un peu déçu que ça prenne cette tournure là au lieu de partir sur un truc beaucoup plus intelligent. Euh, et euh, ouais, enfin, ceux qui verront le film,、euh, je pense que la comparaison, la comparaison avec Lucie, vous verrez de quoi je parle et vous verrez que c'est pas déconnant. Il ya aussi un truc de、euh, je pense pas que le film prenne le spectateur pour un con, mais、euh, ce truc de c'est peut-être un peu aussi surexpliqué ce principe du changement de corps.、Euh, le truc des 12 heures, on le comprend à un moment et c'est où on en remet une couche par la suite. Voilà.、Euh, Donc, oui, il y a ce, ce truc-là où ouais, scénaristiquement, je trouve que ça aurait pu faire mieux.、Euh, tout simplement, que ça aurait pu être une. Enfin,、euh, voilà, dans le Synopsis, on parle du moi, c'est des notions hyper, -philos hyper philosophiques.、Euh, je trouve qu'il y aurait pu avoir un propos plutôt intelligent et que ça part dans un truc un peu bête, donc je trouve ça un peu dommage.、Euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je trouve plutôt nanardesque、euh, C'est、euh, ouais, l'utilisation justement de ce, ce principe du changement de corps,、euh, qui en soi,、euh, voilà, le, le, le réalisateur.、Euh, je ne sais pas en fait, c'est.、Euh, C'est un sentiment en fait tout le long, de, tout le long du, du, du film où je me suis dit putain, j'ai l'impression de voir un nana ou un téléfilm quoi. Et ça me gênait vachement.、Euh, j'arrivais je, pas, j'essayais de me désolidariser de ce sentiment、euh, et d'essayer de vraiment partir dans un truc、euh, ok, donc v o i s ça comme un film, etc. Mais j'arrivais pas, c'était plus fort que moi. Et、euh, j'ai trouvé ça super dommage parce que vraiment, je, je, je boudais pas mon plaisir sur les, les, les grands moments de mise en scène. Enfin,、euh, quand je dis les grands moments de mise en scène, c'est pas,、voilà, pas du.、Euh, Euh, je sais pas,、euh, voilà, c'est pas des, des, des réalisateurs、euh, incroyables non plus, même si la mise en scène est très bonne. Non, les grands moments du film, quoi, les scènes de, de bagarre, etc. Euh, donc, euh, ouais, c'est vrai qu'il、euh, ya ce truc là où、euh, je sais pas, je le trouve un peu,、euh, ouais, pff, je sais pas, c'est un peu pas sous-exploité, mais、euh, où il ya un truc qui fait que l'idée va pas. Ouais, va peut-être pas jusqu'au bout, va pas jusqu'à ce ça pourrait être. En fait, c'est un peu comme、euh, le, le propos de, sur la raison、euh, de laquelle, pour laquelle ça arrive. Pour moi, c'est、euh, ouais, ce truc-là qui fait que.、Euh, je, je sais pas comment vous l'expliquer, mais qu'en gros, ça aurait pu faire quelque chose de plus intelligent au lieu de.、Euh, de, de, de Le traiter de cette manière-là, voilà tout simplement. Et donc,、euh, quand je p a r l e aussi de, de choses assez nanardesques,、euh, il y a notamment la photographie.、Euh, la photographie,、euh, je sais pas, c'est en grande partie ce qui m'a fait、euh, dire putain, on dirait un téléfilm. Je sais pas, l'esthétique du film en termes généraux,、euh, même s'il si,、euh, i est pas dégueu, voilà, vraiment le film e s t pas moche visuellement,、euh, ce, est, cette esthétique-là, je sais pas pourquoi, me plongeait tout le temps dans une ambiance de téléfilm. Euh, je n'arrêtais、voilà, pas de penser à un téléfilm en voyant cette esthétique. et je, voilà, C'est comme ça, je ne pouvais pas faire autrement, en fait, c'était plus fort que moi. et d o n C'est c vrai que c'est plutôt gênant. voilà,、euh, je, je dois le dire que quand on passe un bon moment, quand on voit une mise en scène qui est géniale、euh, et que、euh, tout le reste touche au nanar,、euh, c'est vrai qu'il e c'est, en fait, y a un décalage. Moi, quand, quand c'est un nanar jusqu'au bout, Euh, ça me va, voilà, moi j'aime beaucoup les nanars, mais par contre, quand on a un truc hyper quali et que le reste après fait tâche parce que ça fait un peu nanar, c'est vrai que c'est plutôt étrange.、Euh, et voilà, j'ai redit étrange dans une critique d'un film de l'étrange festival.、Euh, voilà, bon, bref, ça c'est un peu l'inévitable, j'ai envie de vous dire, euh, mais euh, ouais, c'est plutôt étrange comme sentiment et je trouve que ça gâche un petit peu parfois le visionnage.、Euh, rien de、euh, voilà, c'est pas un truc de ouf non plus, mais、euh, il est vrai que. Voilà, ça aurait pu. En fait, c'est un film qui avait énormément de potentiel, qui part avec une idée qui est franchement pas mal.、Euh, voilà, il y a. il y a Beaucoup de, notamment bon, dans les influences, on sent Memento de Nolan,、euh, qui est un film que j'aime beaucoup.、Euh, voilà, Nolan, c'est pas forcément. Je suis pas fan de tous s e s films.、Euh, je trouve Inception, notamment, hyper euh, surestimé. Euh, voilà. Euh, mais, euh, mais oui, effectivement, il y, y a du Memento. Memento, j'aime bien. Donc,、euh, voilà, on sent ces influences-là.、Euh, mais je trouve que ça aurait pu être、euh, plus. Voilà, plus、euh, mieux amené, plus intelligent, avoir une, une réflexion plus profonde. Euh, donc euh, voilà, je ne sais pas aussi qu ce qui pourrait euh, expliquer.、Euh... J'essaye aussi de voir, un, je me dis quelque chose, un sous-texte、euh, potentiellement que j'ai loupé qui pourrait、euh, justement m'apporter cette réponse à ce truc de、euh, c'est dommage que ça n'ait pas été plus intelligent. Mais je n'en vois pas forcément en fait. Voilà,、euh, je ne vois pas forcément de sous-texte à ça.、Euh, tout simplement, je. je, je... Voilà,、euh, à part peut-être、euh, sur. Euh, ouais, non, je sais pas, je vois pas. Pour moi, c'est un film qui.、Euh, tout comme Lucie d'ailleurs, le principe de Lucie,、euh, de cette femme qui petit à petit va atteindre les pleines capacités d'utilisation de son cerveau, c'est un, un, un pitch prometteur, mais、euh, qui donne un résultat décevant. Et c'est un peu un effet de pétard mouillé malheureusement, ce film. Et donc,、euh, voilà, je. je... J'ai pas boudé mon plaisir, il y a des très bons moments de cinéma,、euh, mais en fait, disons que ça marche、euh, quand c'est bourrin.、Quoi. Quand c'est bourrin, on aura du plaisir à regarder. Par contre, quand il y a cette, cette espèce d'enquête et de réflexion sur qui je suis,、euh, voilà, où est mon corps et tout, etc., ça marche un peu moins bien, malheureusement. Donc, ouais,、euh, un, un bon film、euh, quand c'est bourrin. Par contre,、euh, je trouve que. Quand ça essaye de se prendre au sérieux, ça ne marche pas forcément parce que ça se rapproche un peu trop du nanar.、Euh, voilà, c'est mon avis.、Euh, du coup, vous comprendrez que. C'est le moins bon long métrage que j'ai vu pour l'instant, même si je n'ai pas passé un mauvais moment, et que、euh, voilà, ce ne sera pas du tout mon favori pour,、euh, pour le prix,、euh, voilà, vu qu'il est en, en compétition.、Euh, ce ne sera pas du tout le, mon favori, les films que je soutiens. Donc,、euh, oui, forcément,、euh, c'est dommage, c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais、euh, bon, voilà,、euh, c'est comme ça, et puis quand même,、euh, y a eu à, on a eu à manger, on a pu, euh, voilà, euh, on a pu quand même.、Euh, Avoir des bonnes scènes, du bon cinéma et passer des, un, un bon moment, voilà, plutôt divertissant, même s'il si,、euh, manquait vraiment、euh, ce, ce, cette bonne exploitation du sujet. Pour vraiment que ça, voilà, que ça arrive au stade de bon film. Et c'est、euh, voilà, bien dommage parce que le film a pas mal de potentiel. Voilà, c'était tout pour moi. Alors, excusez-moi pour l'heure de sortie de cet épisode.、Euh, j'ai enregistré、euh, exceptionnel, exceptionnellement, pas quand je suis rentré、euh, la nuit, mais、euh, la journée parce que、euh, j'ai qu'un film. Là, je vais y aller après, c'est Hot Blooded.、Euh, donc, je me suis dit que j'allais pouvoir me reposer sur la journée, c'est ce que j'ai fait.、Euh, voilà, donc、euh, Hot Blooded,、euh, je vais aller le voir. Et dans l'épisode que vous aurez demain, on parlera de Blooded et de Sans filtre, La Palme d'Or,、euh, même si je ne vais pas aller le voir à l'étrange, j'ai vu、euh, la semaine de la comédie, mais je n'ai pas forcément idée à le revoir, donc je vous en parlerai aussi. Et voilà, ce sera les deux seuls films, et je vous le repréciserai demain, mais、euh, le samedi, je n'irai pas voir de film, s、euh, donc euh, il n'y aura pas d'épisode de dimanche, et les épisodes reprendront lundi avec les films que j'aurai vus dimanche. Voilà,、euh, j'espère que cet épisode vous aura plu, et pour ma part, je vous dis à demain pour、euh, mon compte rendu de la journée de demain.